50 languages 53 les magasins les magasins Nous cherchons un magasin d'articles sportifs Nous cherchons un magasin d'articles sportifs Nous cherchons une boucherie Nous cherchons une boucherie Nous cherchons une pharmacie Nous cherchons une pharmacie C'est que nous voudrions acheter un ballon de football C'est que nous voudrions acheter un ballon de football C'est que nous voudrions acheter du salami C'est que nous voudrions acheter du salami C'est que nous voudrions acheter des médicaments C'est que nous voudrions acheter des médicaments Nous cherchons un magasin d'articles de sport pour acheter un ballon de football nous cherchons un magasin d'articles de sport pour acheter un ballon de football nous cherchons une boucherie pour acheter du salami nous cherchons une boucherie pour acheter du salami nous cherchons une pharmacie pour acheter des médicaments Nous cherchons une pharmacie pour acheter des médicaments. Je cherche un bijoutier. Je cherche un bijoutier. Je cherche un magasin d'articles photographiques. Je cherche un magasin d'articles photographiques. Je cherche une pâtisserie. Je cherche une pâtisserie. C'est que j'ai l'intention d'acheter une bague. C'est que j'ai l'intention d'acheter une bague. C'est que j'ai l'intention d'acheter une pellicule. C'est que j'ai l'intention d'acheter une pellicule. C'est que j'ai l'intention d'acheter une tarte. C'est que j'ai l'intention d'acheter une tarte. Je cherche un bijoutier pour acheter une bague. Je cherche un bijoutier Pour acheter une bague. Je cherche un photographe pour acheter une pellicule. Je cherche un photographe pour acheter une pellicule. Je cherche une pâtisserie pour acheter une tarte. Je cherche une pâtisserie pour acheter une tarte.